Et nous sommes désolés de vous apprendre que ce soir, à réanimation, il n'y aura pas d'émission particulière ou spéciale. Contrairement à d'habitude, où toutes les éditions comportent presque toutes, sans exception, des spéciaux. Le seul spécial que nous avons à vous offrir est celui-ci. Deux insultes pour le prix d'une. Bande de connards et de dégénérés. <rire> et non. Ce sera un format standard, mais rempli de méchante musique métal qui vous laissera dans un état psychique des plus lamentables. Donc, comme vous le voyez, ce sera une émission toute sympathique dans les normes du chaos. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque la norme est considérée ici comme étant normalement anormale. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré! Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon fucking said so. Go. 16 mai、Cancer Bats et Three Inches of Blood, avec artistes i n v i t é Barn Burner et Beyond Atrocity, au D'Artagnan, centre-ville Trois-Rivières. Spectacle 18 ans et plus. Billet au coût de 15 prévente disponible sur TicketPro.ca, chez MusiqueDaniel Côté, f r è r e d o n c l e Tatou et au D'Artagnan.Cancer Bats et Three Inches of Blood, lundi le 16 mai dès 19h30, une présentation m u s i c a r e production.Mamma mia de la bonne pizza!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 フレクリズム、サムディー、デーヴィッド・ジーンディーヴィッドゥーゥーゥー e ーゥーゥーゥーゥーゥーゥー1ーゥーゥ e ゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥー s ーゥーゥーゥーゥーゥーゥー l ーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥーゥ a ゥーゥー e ーゥー� a ��ゥー���� c ー��� Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation. En ce 10 mai de l'an de Disgrâce 2011, je suis le Dr. Payne Pendragon et mon gobelin d'assistant est Sinistro. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Ah. ah. Nous allons passer trois heures. Ensemble. À discuter de choses et d'autres. Oui, de tout et de rien. <rire> Probablement plus de rien. Oui, possiblement. Bien évidemment, <rire> comme d'habitude. Tout à fait, mon cher, tout à fait. C'est un plaisir de presque de te revoir. Oui, bien, presque, presque, presque, presque un plaisir. Presque, presque plaisir, un C'est ça. C'est une erreur de sémantique. C'est pas grave.、Mmh. Es, tu es tout, tout pardonné. <rire> je suis tout pardonné. Bien, presque tout. Et même les choses à venir.、Mmh, moi, je ne vois pas dans le futur.、Moi. Ah bon, bien, moi, je peux te prédire que ça va c h i t e r Comme j'ai toujours dit à ma mère, je vis au jour le jour. <rire> Parce que tu e s une mère. C'est ça qu'ils disent. D'accord, t'en es pas encore convaincu. Ben, quand qu'un téléphone, une, une fois par jour, oui, on est convaincu. Ça, c'est assez fin, convaincant. Et à la, à la fin, c'est ceci est un message enregistré. Oui. <rire> et pour découvrir plus tard qu'une standardiste fait le、et、rôle de la marque, ça va、ouais, être、enfin, ça. ça <rire> on vient d'entendre à l'instant la formation américaine. Voilà. <rire> une formation américaine quelconque. Tu、oui, v i e n t d u Juste de, auparavant, une formation、vivre. canadienne, une、ça. formation américaine, une autre formation américaine et possiblement une formation britannique. Mais c'est tout, et, et voilà. voilà. Et ceci, m e r c i à l'émission Réanimation. À la semaine prochaine. <rire> <rire> c'est qu'on a du plaisir. Bref, on vient d'entendre Obituary et la pièce Chopping Half. Et ça, là. C'est une de mes pièces préférées. Ça rentre, hein? C'est cool. Ah, j'aime beaucoup ça. Tiré de l'album Cause of Death, qui est paru en 1990 sur l'étiquette Roadrunner. Roadrunner. Et c'est aussi mon album préféré de cette formation. Qui, malheureusement, je dois dire. Mais en fait, malheureusement. Non.、Euh, heureusement, c'est une formation qui sont revenus avec un premier album de retour.、Euh... Back from Frozen. Frozen、mm -hmm. Time.、Oh, oui. Frozen Time. Qui était vraiment bon. Par contre, les deux suivants sont assez ordinaires. Mais bon, ce que tu veux, on ne va pas toujours produire que des grands crus, n'est-ce pas? Bien, ça devrait, oui. Oui, es, c'est ce qu'on souhaiterait tous, mais ça ne reflète pas la réalité. Juste à part la q e s t o n c m m e s t est-ce de... que quand tu es poigné avec un contre-dix, des fois, la réalité, elle vient te rattraper assez vite? Oui, ça, j'en conviens, <rire> tout à fait. Juste auparavant, nous avions la formation canadienne-québécoise,、oui. Voivode, t la pièce Tornado, que l'on retrouve sur l'album Killing Technology de 1987, e t i q u e t t e Noise, et qui est aussi ton album préféré, semble-t-il. Oui, moi, c'est mon album préféré de v o i v o d、euh, qui arrive ex-equo. n avec ses Je l'aime un petit peu plus que Dimension Atroce, mais、euh, disons que pour et... moi, les six premiers v o i v o d c'est. C'est déjà vendu d'avance. D'accord. Mais pourquoi、euh, Killing t e c h n o l o g i e t o n préféré par rapport、euh... Je pourrais. Je sais pas. C'est peut-être bien quand c'est l'époque qui est arrivée, le mode、euh, auquel je l a i s j'imagine. Tu as raison, Sinistro, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire. Ça il me semble que, que la tune o Killing t e c h n o l o g i e quand elle commence, puis We Are Connected, puis ça d é g o l l me semble que c'est fou raide, là. Mais tu as raison de dire qu'il y a souvent des. Des livres, des disques, des films qui nous m a r q u e n t pour une époque particulière. Il y avait peut-être aussi le, le petit côté、euh, euh, Volvo y qui c o m m e n ç a à changer de look. Il y avait un, un look un peu plus.、Euh, b e n là, je les regarde, là, puis l s ont un look un peu plus.、Euh, ben, tu sais, il y avait. l a v â c h é h e a t l o u il y avait lâché. Tu sais,、ouais, comme、ouais. Blackie, c'était rasant à moitié de la tête. Effectivement. C'était un, un look un peu plus trash. Il y un peu plus trash, ouais, ouais ça, ça, ça.、Oh, c e m t Oui, o Ben, moi, j'aime l'album, Kevin g t e c h n o l o g y mais spécialement pour Revenus Medicine. Ben, c'est le vidéo, hein, sur le call score. Ouais, effectivement.、Euh, Feel the scalpel, you c a n d o i t <rire> C'est le fun de les revoir, ces vidéos-là.、Ah、o u i c'est cool. Moi, c'est YouTube, ça arrive souvent que, bon, j'en tape un, je l'écoute. YouTube. Qu'est-ce que c'est? Tu as une s p è c e de site web où il y a plein de vidéos.、Euh, web. Site web. Interne, on a-tu ça, un Internet, nous autres? Un, un Internet. <rire> Juste auparavant, nous avions Exodus et la pièce Sealed with a Fist que l'on retrouve sur Tempo of the Dance. Excellent album en passant. C'est un bon album,、ouais. effectivement, qui est paru en 2004 sur Nurklo Blast. Déjà 2004? Ben, c'était, il y a 2004, parce que c'est pas des jours, on s'en va pas Non, 2004, non, mais, on,、euh, ça, ça, fait des jours depuis 2004. Oui. Il faut dire que Sinistro, c'est un petit peu perdu temporellement. Non, mais c'est parce que, ça paraît... q u Et e pas, et que... non temporairement. Non, non, temporairement. Non, non. Ça, c'est always. Ça, C'est toujours perdu. Ça. <rire> ouais, ça, c'est always. <rire> ça, un autre commercial. <rire> bon, o k o v e r k i l l Overkill, Overkill la pièce Endless War, q u a n d o n retrouve ça, Iron Bomb, qui est la dernière parution de cette formation.、Euh, c'est 2010, sur E1 Music. C'est un bon album, Overkill. Est-ce que je leur reproche, moi, cette formation-là? C'est le vocal. Ben, oui pis non. Il y a des pièces que ça m'achale pas vraiment. Il y en a d'autres un petit peu plus, mais Ce qui me tombe un peu sur les nerfs, plus particulièrement, c'est toujours leur petit côté un peu qui devient, on dirait, joyeux. Moi, j'en, je e、euh, je sais pas si t'avais vu la, e s p è c e de vidéo, de DVD qu'on avait reçue,、oui, euh, où qui, il y avait qui, Megadeth, Gigantour. Oui, oui, oui, Tu vois, on veut un kill, tu fais, ouais. Ça n'a pas l'air intéressant. <rire> ben, moi, je l'ai réécouté cet été en, en faisant d'autres bricoles. e、euh, t puis,、euh, je me suis attardé à réécouter Overkill. Puis, ben, c'est correct, là. Tu sais, on s'entend qu'il、euh, y a des affaires qui sont pas mal plus. p e u t ê sont pires que ça. Ouais,、oui. Mais Overkill, ça fait. Il me semble qu'il manque un peu de méchanceté dans le jeu de mots. Oui,、enfants. il me semble, que, ça me semble que le nom ne vient pas avec. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais quand même,、euh, Iron Bar n'est pas un mauvais album, mais nous avions ouvert avec un grand classique qui est, selon moi, un des meilleurs albums live. Je parle ici de No Sleep Tale Amersmith de Motorhead. Et la pièce d'ouverture de cet album qui est h Ace of s p a c e qui est un incontournable et un grand classique aussi, s'est parue en <rire> 1981 sur, initialement, Bronze r e c o r d Bronze. Ceci étant dit, Sinistros nous présente encore des, des. Des cochonneries. Des cochonneries, ouais. Trois albums ce soir qu'il nous présente. Mais avant d'aller dans son. Dans son. Dans ma cochonnerie. Non, ça risque d'avoir. Non, ça va être, être très i l y en a un, je suis vraiment curieux d'entendre, mais ça, on se le réserve pour tout à l'heure. D'accord. Je veux vous dire que c'est aujourd'hui que sort, que sortait. Ben, il sort peut-être plus, là, ce temps-là, là, mais il est sorti aujourd'hui. Il est peut-être sorti. Ben, il est peut-être plus là. Le dernier album de la formation, It Eternal, qui porte le titre de Phoenix, Phoenix Among the Ashes、euh, sur l'étiquette Metal Blade. On ne le présente pas ce soir pour deux raisons. La première. Ça nous tente pas. Puis la deuxième. Ça on, nous tente pas plus. On n'a pas le temps, non. <rire> C'est parce que je n'ai pas eu le temps de me le procurer aujourd'hui. Mais deuxièmement, je n'aurai s pas à me le procurer. Parce que j'ai un e espèce de deal avec Metal Blade. Un、oh, petit cachotier. Oui, ben, ça, en fait, c'est pas moi, là, c est, c est, ça vient de la radio, là, puis bon, fil en aiguille, ça m'a interfilé. Alors, tu tricotes, toi Mais très mal. OK. Il <rire>、euh, y a beaucoup de mailles qui sont sautées,、okay. dans ce que je fais. <rire> ça, c'est un n o n manquant, finalement. Ben, c'est peut-être moi, c'est quoi <rire>、euh, Et je devrais recevoir deux copies de l'album Phoenix Amongst the Ashes de e i g Hate Eternal. Old. Une qui sera bien sûr pour、euh, la discographie de votre humble serviteur que je suis, et une autre qui sera à faire tirer. Donc, c'est pas. ç faire exploser aussi,、si、Oui, mais la première chose que je ferai tirer, c'est probablement toi. Ben oui, c'est pas grave, ça. D'ailleurs, cette semaine, il y en a un tirage. Le prix de consolation est toi, et le grand prix est une gomme-balloune. <rire> <Hey, c> t <'est rire> Fait que tu fond, vois、ça. un peu comment je te considère. Euh, moins qu'une gomme balade. Ben, déjà pas payé, au moins tu me considères, <rire> Je te considère. Oui.、Euh, mais, oui. <rire> Donc,、euh, c'est possiblement la semaine prochaine.、Euh, écoutez, d'une façon ou d'une autre, la semaine prochaine, je présenterai le nouveau Eternal et espérons que nous pourrons vous faire participer à ce tirage. Et non, John, ce n'est pas ce soir. C'est la semaine prochaine, potentiellement.、Bon. De toute façon, John, il ne sait pas encore qu'on n'a pas commencé à 9 h. Peut-être pas, hein. e n en fait, la s e m a i n e passée, ça va pas l a i r là, mais bon. On vous rappelle que le 17 mai, c'est le nouveau Pestilence qui sort avec l'album Doctrine sur Mascot Record. Moi, j'ai aimé ce que j'ai entendu, Sinistros un peu moins. Ben, c'est possible. Tu connais mes goûts pour、euh, ce, ce comédie Eternal. J'ai entendu une ou deux pièces, pis ça a fait,、euh, <rire> La contraire m'aurait bien étonné. Oui! Euh, Sinistros nous présente ce soir l'album de Panzer Crime. q u est un excellent album. Moi, je l'ai coté 8 sur 10. b o a u si, s ça, mérite. il、euh, y a un autre truc que, je veux vous proposer, peut-être plus aux amateurs de trash tendance core, la formation Pauling Teeth, u n formation américaine. Ben, C'est drôle que tu parles là, de ça? b e n moi, je ne t r o u v e rien de drôle là-dedans. Non, ce n'est pas drôle, mais、euh, j'ai écouté,、euh, je me suis procuré l'album, puis j'ai écouté deux pièces à venir jusqu'à maintenant.、Mm -hmm. Je ne suis pas capable de faire un verdict. Bon, écoute, moi, oui, j'en ai fait un parce que tu sais que je suis totalement、euh, déconnecté、Des、de la vie. l e s pièces、réalité. que j'ai entendues, oui, c'est rapide. Il me semble que le vocal, il est énervé, bien r e i n e Bon, là-dessus, on se rejoint. Moi, là. Ce que je considère avec cet album-là de la formation Pauling Thieves, l'album qui porte le nom en passant de Funerari. Oui, Funerary,、ouais, c'est ça.、Euh, pardon. C'est pas par Rari, c'est musicale... Funerari. Le frère r a r y Ah oui, c'est ça. Musicalement, à certains moments, je trouve ça très bien. Musicalement, je trouve que Mais je n'ai pas tout moment... écouté, là. j'ai écouté juste deux pièces. là. Moi, je trouve que musicalement, il y a des, des pièces qui sont très bien, qui font très trashy. Le vocal, je le trouve typiquement hardcore énervé. C'est、ouais. ce que je reproche parce que enlève le vocal、euh, du chanteur qui porte le nom de Mike Riley et、euh, tu te ramasses avec un band trash potentiellement assez bon. Mais. OK. On va je... faire juste un rapproche aussi. Le nom du band. Oui. Pourquoi、absolument. tu vas chercher le nom d'une tonne de Metallica pour faire un nom? Tu sais, moi je trouve ça.、Euh, Il y a un manque, un certain manque d'originalité.、Ouais. Quand tu parles, il y a le premier album, surtout un album qui, qui est connu comme Quel est mal. Puis, ah, ben tiens, on va s'appeler、euh, Pulling Teeth.、Mm. Moi, je, personnellement. Mais,、oui. trouve... Il n'y a pas une tonne qui s'appelle Pulling Teeth. Ben oui, Pulling Teeth.、Ah, ah, a oui, n a s t a s i a n a s t a s i a oui, c'est vrai, t'as raison.、Euh, moi, je trouve ça aussi un petit peu、j'trouve、bavard. Ça, regarde, c e ça, un tigre. De toute façon, ce n'est pas un nom qui est très accrocheur. Non, ça accroche pas. Aux... Ça a c c r o c h e pas du tout.、Euh, mais bon, bref. e t bah, il n'y a pas grand chose d'autre, là, que j'ai vraiment,、euh, retenu au niveau des nouveautés potentiellement intéressantes. Ben, ces derniers jours, il n'y a pas grand stock Ben, du stock, il y en a, i en sort, mais pas,、euh... pas, pas, à pocheter, Ben, il n'y a pas à en sortir à pocheter, mais peut-être pas à pocheter de qualité.、Euh, je vous parlerai un peu plus tard d'un film que j'ai vu le week-end dernier qui est vraiment excellent. Ça, je garde ça pour tout à l'heure. Euh, ben, tiens,、euh, on va le redire pour la troisième semaine, ou quatrième, pratiquement, parce qu'on l'a fait avant. L'époque réanimation débute maintenant pour、euh, un nouvel horaire qui est de 19 h à, à 22 h e t ça, ce n'est pas que temporairement. C'est pour tout le, ben, pour jusqu'à temps qu'on survit,、hein. Ben, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on se fasse,、euh, dire qu'on a assez fait les clowns ou qu'on décide qu'on y... a assez fait les clowns. Ouais, c e s t mon m i r o qui se p a s s C'est un horaire qui est permanent. Donc,、euh, mm -hmm. ceux d'entre vous qui avez encore en tête de vous, euh, brancher à、euh, CFOI 89,1 FM à 21 heures pour animation, just about, il va vous rester juste une heure. Vous allez trouver ça court. Ben, vous allez trouver que oui, effectivement, contrairement. Ben, quoi à... que c e s o i t grave, il y en a peut-être qui trouvent présentement ça trop long. Ça se pourrait,、ouais. hein. Ça se pourrait. Mais ça, ça nous dérange pas, n o n non, mais tant qu'on parle pas en anglais, on est correct, Effectivement. Puis tant qu'on pense pas trop de trucs à la Alice Cooper. Non, c'est correct. Bon, là, tu connais pas. Mais nous autres, on s'en fout. On pourrait avoir une émission de 7 heures, là. Puis on aurait du fun quand même, là. Ben oui. Le bonhomme aussi. C'est le bonhomme. Bonhomme, 7 heures. C'est lui aussi, c'est vous. Quel bout d'entrée. Petit sac à blagues. Petit. Juste petit. Oui. Juste petit. Puis encore blagues, peut-être de trop. Ouais, peut-être. Ben, ça peut être. Petit sac à d'autres choses. Petit sac à. s i n i s t r o s Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes cette semaine? Bien, une、euh, super découverte.、Euh, pas de... une découverte des jeunes talents Catalini. Non, c'était pas Catalini, celui-là. C'était président? Oui, malheureusement. <rire> C'est un, un peu plus bas.、Succulente. Moi, mais Catalini, de toute façon, il y a trop de sel dans ses pâtes-là. C'est pas très, très bon. Ah ah ah, regarde l e d a n s l e s Ah ah a OK. Grâce à qui fait attention à sa santé. Ben oui, mais moi, je n'achète jamais ces pâtes-là. J'achète des marques plus chères, là, même pour faire un péteux de bon frigo. Oui, c'est ça, avec、euh, une petite sauce exotique、euh, qui a été faite par un chef. Un、euh, euh, qui... chef sinistro. e ça, ça, ça, ça va faire. Ça. ça doit être bon. Ben oui. Je te dirai pas ce que je mets dedans. On ne tient personne à le savoir. Parfait. Formation、euh, portugaise ayant pour titre We are the damned. Ils ont sorti un album qui s'appelle、euh, a l l the Bees. C'est sorti le 25 mars dernier. C'est sur étiquette indépendante. Ah, je ne connais pas celui-là. Il、si, y en a beaucoup de b a n d s qui ont sorti cette étiquette-là.、Ah, c'est、euh, u n d e s plus gros labels le... qui existe. C'est v r a i m e n t un major.、Ouais. Oui. C'est un major dans les plus petits. <rire> ça sera.、Euh, ils ont sorti un album.、Euh, je pense que c'est leur troisième ou quatrième album, si je ne m'abuse.、Euh, c'est assez difficile à trouver. C'est excellent. C'est excellent. C'est du bon death and roll. J'ai hâte de découvrir ça. Qui rentre、euh, d a n t C'est un, deux, trois, quatre, puis c'est dans le front. Ce ç t des petites pièces là, de deux, trois minutes. Là, OK. c e s t intéressant. Mais non, mais j'ai hâte de découvrir. Il va falloir mettre les premières pièces. Ben oui.、Euh, en passant, je vais faire une petite salutation, encore une fois, à Melody Page, qui est probablement notre plus jeune auditrice. Ben, voici la pièce The a n t i d o c t r i n e We are the damned. Avec l'animation. Oh! 18 juin, Musica Productions et les 4 As Poker présentent Cataclysm. Avec artistes invités And Is Near, Hands of Death et Beyond Atrocity. Au Monkey Nightclub, Centreville, Trois-Rivières. Billets 15$ dollars en prévente disponibles sur TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, Frères d o n c r e Tatou et aux 4 As Poker. Cataclysm, samedi le 18 juin de 19h. Spectacle 18 ans et plus. Notre émission, pour vous, avec vous.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 東京の3イン l ェス・オブ・ブロード、29日、3イ s チェス・オブ・ブロード、17日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3 e 3日、3日、3日、t 日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3 s 3日、3日、3日、3日、3日、3日、3 l 3日、3日、3日、1日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3日、3 e 3日、a 日、3日、3日、u 日、 Eh bien, Mesdames, messieurs, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau talk show que j'ai intitulé Payons-nous la tête de Sinistrose. Eh oui. Sinistrose, pourquoi es-tu aussi laid? Parce que j'ai gardé un peu de gris. <rire> Pourquoi es-tu aussi con?、Euh, Parce que j'ai gardé je, un peu de gris. Je ne répondrai pas à cette question sans la, la présence de mes avocats. Eh bien, je me f e r a i l'avocat du diable pour la circonstance. h e y c'était super bon ce que tu viens de nous présenter. Bon, premier tombage de cul. Ouais. e t oui. We Are the Damned, formation portugaise, avec leur dernier album paru en mars 2011. Album a l l the Beast qui va faire partie de mon top、euh, 3 millions de 2011, en fin de compte. Mais on, est on est presque rendu à 2 millions,7, là, fait que <rire> c'est sûr qu'on va se rendre à 3 millions d'ici mois de décembre. Et je comprends bien. Et, et pour faire cette rétrospective de 2011 qui se prépare comme étant très bien meublée, on devrait peut-être、ouais, commencer paye, la semaine prochaine. C'est parce que j'ai commencé, moi. J'ai、ah oui? commencé à mettre, bon, ça c'est bon, je vais le mets de côté, ça c'est bon, je vais le mets de côté, ça c'est bon, je vais le mets de côté.、Ah、J'ai、oui? fait un listing, c'est à l'album-là, c'est à l'album-là, il va être dedans, il va être dedans, il va être dedans. Fait que rendu au mois de décembre, suis en année 90, bon, on fera six émissions. <rire> ouais, mais p les miens. Ah, bon, on fera 12 émissions de <rire> mort. <rire> non, il y en a sûrement qui v a se retrouver.、Euh, ah, ben oui, oui. C'était、euh, We Are the Damned, formation portugaise avec les pièces、euh, Christian R.G. Dévorador dos Mortos, c'est dévorer la mort, j'imagine. Possiblement. Throne of Lies, Serpent et la pièce d'introduction, The Anti-Doctrine. C'est sur l'album Holy Beast paru sur étiquette indépendante、euh, le 25 mars dernier. Et je t'annonce qu'ils resteront peut-être pas indépendants longtemps. Et Chris, non. Non. Tu dis ça? Non, tu n'as pas dit ça. Tu faisais référence au Seigneur. Au Seigneur, OK. Et Seigneur. Oui, C'est de la langue a à fourche. Non, je pense pas qu'il reste longtemps sur une étiquette sans nom. Non, b e n là, c'est parce qu'à un moment donné, le choix du président, c'est q u e ils vont se battre pour l'avoir. Oui, possiblement. e t retrouver le nouveau We Are the Dam dans tous les bons Dans tous les bons w a l m a r t C'est tous les bons supermarchés. Un peu comme Baymot t ou Beno. Mais q u o n trouve-tu Baymot t chez Walmarts? Ben oui. Hein? Le dernier Behemoth était、euh, à 11,99 chez Walmart. Ben,、ah、ben, je n'écoute plus. Non, non mais c'est pas grave. Ça, tu sors o ù tu vas l'acheter dans ce temps-là, puis t'en parles plus. J'en ai rien à cirer, honnêtement. <rire>、euh, bon, ben, c'était bien l e fun. Fait que tu peux t'en aller à c e t e m p s l à parce que le reste de p r è s m o i ç e sera plus. Ben, ben, bon, ce que tu vas nous présenter, h e n c e s q u en voulant dire. C'est qui q parle? En parlant、bien? de Behemoth,、euh, je suis tombé sur un vidéoclip.、Euh, Un vidéoclip d'un band live, band. On s'en fout, ce que tu racontes. C'est pas grave, ça.、Et、toi, t'as rien qu'à te f e r m e r les oreilles, on va en parler au monde.、Nous. Bon, mais r e garde, je vais faire comme quand on est petit o n veut pas entendre. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n u n non, non, o n non, non, non, non, n o u non, non, n t n non, non, non, n o e d a n n o e non, n e n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n e n non, non, n o u i o n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n e t non, non, n o o n non, non, n o o n non, non, non, non, non, non, non, n o Ils ont fait une chanson live la semaine dernière avec Nergal au vocal avec eux autres. Tu vois? Live, c'était coeurant, c'est vraiment pété.、Là. Mais ça sonne comment avec Nergal? b e n du Fields of Nephilim avec. c e s t sérieux? <rire> o u i c'est <rire> vraiment pété, c'est cool. Là, ah ah oui?、Ouais, c'est une, une pièce de Fields of Nephilim.、Okay. Euh, c'est、euh, oui, ouais, Une pièce de Fields of Nephilim qui était sur l'album, je pense, c'est. Donnez-moi des roses. Oui, donnez-moi des roses. c'est ça. Donc, je pense que c'est une pièce de l'album de Nephilim. Puis、euh, ils chantent ça,、euh, les deux. Parce que Nergal, on sait qu'il a eu un, un cancer. Oui. Qui est rétabli. Puis il a recommencé à faire des shows pour toute l a c u t e Bien, ça doit être assez particulier. Puis ça se trouve-tu sur YouTube? Oh, j'ai pogné ça sur、ah, YouTube, o、ouais. n、bon, euh, tape quoi? Il... Moi, j'ai rien tapé. Il, il m'est apparu dans mon fil Facebook. OK.、Euh, parce que moi, je suis abonné au,、euh, à la page Facebook de、ouais. BMOT. Puis il disait, bon, mais Nergal avec Phil d o r n e et Philippe. Ouh, je suis tout fou. Ah,、ouais, c'est cool. Ben, ça doit être assez simple à trouver quand m ê m es. Oh, c'est b a s beau, ça, man. On a un petit communiqué officiel qui nous provient de Trois-Vières-Métal. Ah, je pensais que tu t'en allais dire que l'émission était finie, c'est terminé, non plus. b e n ça, c'est après que je dois le dire. Ah,、wow. euh, ok. Probablement. <rire> ça va peut-être venir un jour, ça. b e n dans dix ans. Dans un, dans, dans, dans un certain laps de temps, on aura un communiqué pour qu'on devra lire live et on apprendra en même temps que tout le monde. q l y la fin du m o n e c'était la dernière émission. <rire> Mesdames et messieurs, c'est la dernière émission de réanimation pour cause de. De la Troisième Guerre mondiale, finalement. Ben, en premier, je pense que la. Le... T'entends une sirène en arrière p et claquer, tu sais. Moi, je dirais que peut-être la cause première, ce serait peut-être l'aliénation mentale, mais on serait pas coupable. Peut-être parce qu'on peut pas, si on l'est déjà. C'est ça. Puis ils peuvent pas fermer l'émission parce qu'on est trop cons. h Le crois-tu? Mais non, c'est une blague! Ils aiment ça, les auditeurs, avoir des, des, des, des vrais bouts en train comme nous. Bon, ok, trêve de plaisanterie. Trois-Vier Metal nous annonce officiellement en ce qui a rapport au Trois-Vier Metal Fest. Il n'y aura pas de Metal Fest cette année. Voilà! Je Tiens de gâcher le punch, maudite tante! <rire>、oh, je le lis textuellement, d'accord? Je n'improvise pas et je n'adapterai point.、Mais、ça vient exactement de l'organisation du Trois-Vier Metal Fest et c'est Jeff lui-même qui m'a dit. Donc, nous、envoyé. ne sommes pas responsables des propos du, du communiqué. Non! Le, la, la onzième édition du Trois-Rivières Metal Fest aura lieu les vendredis 14 et samedi 15 octobre prochain à la bâtisse industrielle qui est située au 1760 Avenue g i l l e s g i e s g i l l e s g i l l e s i l l e s g i e s g i l l e s i l l e s g i e s g i l l e s t i l e s g i l s g i e s g i l l e s g i l l e s g i l l e s g i l l e s g i e s g i l l e s g i l l e s g i l u e s g i l l e s g i l l e s g i n l e s i l l e s o i l l e s g i l l e s s g i l l e s g i e r g i e s g i l l e s g i l l e s g i l l e s g i l l e s g i l l e s g i l l e s g i l l e s a i l l e s g i l l e s g i l l e s g l e s g i l l g i l e s g i l l e s g i l e s g i l l e s g i l l e s g i l e s g i l l e s g i l l e l l e s g e s i l l e i l l e s i l l e l l e s g Euh, ça rend spectacle à Trois-Rivières pour la première fois et en exclusivité au Québec. En mars dernier, le groupe a lancé leur deuxi deuxième album, Blonde Force Trauma, sur l'étiquette d e disque américain e Roadrunner. Nous annonçons aussi, nous annonçons aussi, pis ça peut-être que ça risque, ben, moi, moi, je suis très heureux. Peut-être que John va être ben i content aussi,、hein. Nous annonçons aussi la venue pour une première fois à Trois-Rivières du réputé groupe d'Angleterre, Map of Death, qui e s t e n d sa carrière internationale sur une période de plus de 20 ans. En fait, c'est plus de 30 ans. Oui, c'est ça. c'est plus de 30 ça, ans. J'ai vu des BBC session, le premier album 87, est 1987. Le premier album est 1982. Ouais, je pense、maintenant. que oui. d e s années l u m i è r e de ce qu'ils font aujourd'hui, mais tout de même. Les groupes Beneath Massacre de Montréal, L'Esprit du Clan de France, Calter de Québec et Insurrection、Ouhou. de Gatineau, oui,、ouais, ça c'est une bonne nouvelle, feront partie des 14 formations qui formeront Qui performeront, l o r s d u t r o i s du 3R Metal Fest 2011. Les huit autres groupes qui composeront l'alignement final ainsi que tous les détails seront dévoilés dans les prochaines semaines.、Évidemment, visitez le t r o i i s è m m e t a l c o m pour les dernières nouvelles. Merci à l'organisation du t r o i i s è m Metal Fest. Donc, Cavalera, Conspiracy, Napam Det,、euh, ouais. Insurrection, L'Esprit du Clan, Bennie the Massacre et Calter sont annoncés pour la prochaine édition du t r o i i s è m Metal Fest. Qui se tiendra le, vendre le vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain. Ceci étant dit, j'espère que vous êtes heureux, les amis, parce que, quand même, c'est relativement tôt qu'on peut annoncer ça. Moi,、ouais, c'est le fun qu'ils annoncent ça o u i c'est le fun. C'est des choses qui ont été,、euh, qui ont été rapidement, s e m b l e t i l réglées de la part de Trois-Villers-Métal et des agences de ces formations-là. Donc,、euh, je pense que c'est très prometteur pour la 11e édition. Ça part très bien.、Euh, honnêtement, j'ai. Moi, je Je suis juste avec n'importe bled, je suis j u s c o n t e n t ça va être vraiment. Oui, mais s u r r e c t i o n Oui, ça va être très, très bon, ça aussi. Ça fait un groupe d'années qu'on qu est là pour、ah, bien voir la i t e Ça fait au moins deux ans, là,、oui. j'imagine. Avec、hey, ce micro-là, i commence à me taper sur les nerfs. Mais qu'est-ce qui se passe? Il, il, il fait ça. Ah, c'est peut-être parce qu'il te <rire> trouve un peu répugnant. <rire> <rire> il se r o u v e de toi. Pourtant, j'ai une pastille dans la bouche, mon garçon. Oui, mais c'est pas tout d'avoir quelque chose dans la bouche, i faut avoir quelque chose dans la tête, mon ami. Je pensais que s a faisait, il faut se la fermer des fois. Aussi. Hey, là, ça va faire le niaisage. J'ai-tu fini de m'écœurer, toi, a v e tes conneries, là? Hein? C'est moi, là. C'est moi qui mène, ça, là. C'est moi qui bosse, ça, là. On en fait, qu'est-ce que tu m'as? Puis là, regarde, tiens, il n'en parle plus. Hein, Sinistro, t'as-tu u quoi à dire, toi? Hein, non, il n'y a plus de micro. <rire> bon. Je veux vous parler de films, mais je vais le faire tout à l'heure parce que là, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle, puis il faut aller écouter de la musique. Qu'est-ce que、okay. tu en p a r l e s o i pas trop bien que ça. On va débuter,、euh, mon deuxième bloc avec une formation que j'ai passée il y a peut-être deux semaines. J'ai découvert sur le tard, parce que c'est quand même 2006. Mais, on s'entend qu'on peut pas tout découvrir en même temps, pis des fois, il y a quelque chose qui nous tombe sous la main par hasard, pis on aime ça. Ce fut le cas de Torture Killer qui met en vedette Chris b a r n e s plus, plus j'écoute cet album-là qui por porte le nom de Swarm, plus je le trouve vraiment bon. Donc,、euh, comme c'était une découverte en ce qui me concerne, je me suis dit, ben, ce serait cool que je puisse m'en repasser à l'émission. <rire> c é t t un petit peu le sujet. Je m'en repasse,、oh, vous autres, allez vous faire foutre. Ben, ça ressemble pas mal à ça. Vous n'avez pas, pas ça, c'est pas grave. Ben, non, c'est pas grave. Non, c'est vrai, c'est dans le fond. Tu t'es déjà attendu à ça? Pas à tout. tout. Ben, moi non plus. Donc,、euh, c'est pour ça qu'on va entendre à l'instant Torture Killer et la pièce. Et j'aime beaucoup le titre Cannibal g l u t o n y Ouh, ça a l'air d'être bon. Oui. Petit gourmand vent. Ben, ça me fait penser à quelqu'un qui s'empifferait r de bonnes tartes. Tu sais, mais on s'entend que c'est peut-être pas la même chose que dans les tartes. Donc, on va aller écouter ça. On va entendre du Pestilence. On va entendre du Bolt Rover, du Soulfly, une compagnie. Mais tout de suite, allons écouter. Torture Killer. Vous êtes à l'animation sur les zones de Sifo891 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Casoui, c'est ça. Whoa! Gambrinus. Tous les mardis de 21h, viens découvrir des bandes qui ont du talent. Nombreux prix de présence. Les gagnants de cette 14e édition mériteront plus de 10 000 dollars en prix, dont des séances d'enregistrement studio et de la diffusion sur les ondes de Cifu. Les mardis de la relève du Gambrinus, une collaboration TV Cogeco, musique Daniel Côté, Frères d'Anc, La Barrique, au studio Voxstone, studio Newton, production Joshua et Cifu 89.1. Pas manqué, lundi le 16 mai, Cancer Bats et Three Inches of Blood, avec artistes invités Barn Burner et Beyond Atrocity, au D'Artagnan, centre-ville Trois-Rivières. Spectacle 18 ans et plus. Billet s au coût de 15 dollars, prévente disponible sur t i c k e t p r o c a chez Musique Daniel Côté, frère d e n c l o Tatou et au D'Artagnan. Cancer Bats et Three Inches of Blood, lundi le 16 mai dès 19h30, u n e présentation Musicar Productions.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 8 9 n g t h e u n t e t r o je m'habitue pas. C'est un peu bizarre.、Ouais, J'ai l'impression. T'as l'habitude de dire 21h33, il fait rien qu'une demi-heure qu'on a commencé. Ouais, là, ça fait on u i puis ça o a 20h33, il fait 1h30 qu'on a commencé. Ah, <rire> <rire> C'est rigolo. Hein? On a s t moitié de passer. Ben, ça aussi, je une... m'habite pas, on a 3 heures à c e、ouais. t e heure. T'as l'habitude de faire 2 blocs, il faut que j'en fasse 3.、Ouais, quel comme corvée. Mais a u p e s s u s corvée,、ouais, t a s、ouais. pas de bon s e n s Un vrai bourreau de travail. On vient d'attendre oui, oui, la formation suédoise,、The、Witchery. Maud, i e s t a part nous, je crois que c'est bon, a h、ah、o u i c'est vraiment hâte. Avec la pièce t h e River, qu'on retrouve sur Witch Creek, dernière parution de cette formation, 2010 sur Century Media, et qui avait comme special guest, Gary Holt. Gary Holt, u niveau du solo de guitare. Formation que j'ai été surpris de voir des, des, des membres de, Mardock, Deonted, Archie d e m y Merciful Fate, Bloodbath, Exatonic Slaughter, r e Garde y e n a y e n a, a. C'est pas mal. C'est un band avec des membres qui ont.、Euh, un band、euh. tout étoile.、Là. Ouais, c'est des, des musiciens d'expérience. Auparavant, nous avions Pestilence et la pièce Horror <cute> Tetox. Voilà. Euh, que l'on retrouve sur l'avant-dernier album, ben, en fait. Qui est、euh, un excellent album.、Ah、oui.、Euh, les é c t i o n s macabres, c'est vraiment bon. C'est paru en 2009 sur、euh, Roadrunner. C'est un des. Ben, ça, ça notait leur retour. Oui, c'est ça, c'est ça. Un retour en force, d'ailleurs, c e s t pour ça que j'ai été comme un petit peu dé décontenancé quand j'ai entendu、euh, le dernier album、euh, qui est paru、euh, il y a peu. Oui, effectivement. Ça a fait.、Euh, Ah, y'a, c'est pas tout à、Mais、fait. Il y a ça, beaucoup、hein. plus de dettes. Oui, c'est p e u C'est moins, c'est plus d a m b i t é C'est peut-être parce qu'il y avait des dettes, justement. Fait que c'est, c'est, ça... <rire>、ouais, pourrait. a c'est, c'est, i c'est, i c'est, o f e c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, i c'est, c'est, c'est, c'est, e c'est, qu'il e p l e i n On e n t e n d e n t r e a u t r e s a v e c', dis, Gear, est -ce, est -ce ben, Max c', a a Max l v e r c', a a a v l e que Greg r c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', c', n c', c', r c', c', s c', c', c', c', c', n Une partie du vocal sur cette pièce avec Max. p i z e r the Fallen paraît sur le dernier album Homan de 2010, qui est un très bon album,、euh, paru sur l'étiquette Roadrunner. Moi, je ne suis pas un fan de Soulfly. Pas, écoute, honnêtement, je ne suis pas un fan de Cavalera. je r a n c a i m e n t tu t'en as dit, je ne suis pas un fan de Roadrunner. parce que Depuis tout à l'heure, tu as dit Roadrunner, Roadrunner, Roadrunner. Roadrunner, r o a r n e r b Roadrunner. Oui. Mais、euh, non, je ne suis plus vraiment un fan de l'étiquette Roadrunner. Mais ben, a, surtout avec n i c k e l Back comme,、euh... comme. Nicole Back,、ouais. <rire> Nicole Back. Euh, non, mais il reste qu'ils ont quand même certaines bonnes parutions à l'occasion. C'est moins pro, je dirais, pas, non, c'est pas le bon terme. C'est moins flagrant qu'à une certaine époque, mais il y a encore certaines bonnes t r o u p e s de troubadours, tu i Des qui, troubadours. Qui se démarquent de d'autres. Donc,、euh, mais, comme je le disais, je suis pas un fan de Cavalera. En général, j'ai aimé certains albums de Sepultura. Euh, Soulfly, je suis pas vraiment un fan.、Euh, Cavalera Conspiracy, je connais pas vraiment ça. Mais je sais que celui-là, Omen, il est vraiment bon. Ça,、euh, je le recommande, sans problème. Euh, Soulfly et Omen, c'est très, très, très bon. Juste auparavant, nous avions Bolt Horror et la pièce à Light o Waste que l'on retrouve sur Mercenary, qui est parée en 1998 sur Metal Blade. Ça, c'est un éboul que j'aime beaucoup, Metal Blade. Je trouve qu'il y a beaucoup de stocks intéressants. Ça, Massacre r e c o r d j'aime beaucoup ça. Ben, Metal Blade, ça a toujours été assez constant.、Là. Mais oui, effectivement. Ils sont très intègres aussi, je dois dire. ç a i s a e n c a s s e les jeux, là, qu'il y a ça? Ouais, Brian de son prénom,、mm. effectivement. Et on a ouvert avec Torture Killer et le, le vocal. Oh, c'était cool, ça, u bon, b n bon petit death and roll.、Là. Ouais. Cool, le vocal guttural de Chris Barnes et la pièce Cannibal Gluttony, qu'on retrouve sur Swarm, un album qui est paru en 2006 sur Metal Blade également. C'est tendu, là, c'est le temps de vous parler d e cinéma avant que Sinistro s'embarque quelque chose que j'ai trouvé、ah, moins. excellent. a v a n t que Sinistro s'endorme, OK, ouais, c'est ça. b e n là, je... <rire> À cette heure-là, je ne sais pas, là, mais il risquerait de. <rire> Si tu t'endors avec, mais je l'ai déjà fait de m'endormir à ce temps-là. moi aussi. Faites-vous en parler de ça. Fait qu'on est dû pour commencer. On va dire à... que depuis trois semaines, avec ce que je traîne à l'intérieur de mon moi-même. Non,、euh... c'est pas un virus, C'est ton toi-même. C'est vrai,、ouais, ben là, c'est ça, Charles. Ça fait 40-5 années que tu traînes ton toi-même. Possible. Là, comme c'est habitué. Possible.、Ouais. possible. Mais、euh, à dire ça, là, qu'il nous est déjà arrivé de s'endormir à ce temps-là, on, on a c o m m e n c é à se traîner plein de paparmanes, Quasiment. Autres, Quoi que c'est très bon, les paparmanes. p a p a r m a n c'est même pas un mot. C'est peppermint. Bon, OK. Je voulais vous parler non, de Pe Pe Pepperman, a r l r de e p c'est un super héros. Pepperman, c'est le père de Superman. Oui, c'est、ouais. Pepperman. <rire> oui, c'est ça.、Euh, je voulais parler du cinéma. Si l'autre peut fermer sa trappe, là. Ah, il n'en rajoute pas. <rire> oui, c'est ça. t a s toi u de pigeon.、Euh, et je vais le faire. J'ai découvert un excellent film que je voulais voir depuis un bon bout de temps. Depuis, en fait, que je fais pas de cinéma. Deux jours? Non, non, quelques semaines. c e r t a i s d a b n r d Parce que je ne fais pas au cinéma, moi. J'aime pas ça, aller au cinéma. Ah, faut que ça soit vraiment, vraiment un film assez i Faut que ça me p o t e l à d e d a n e pour y aller. Puis à l'occasion, je fais des exceptions. J'ai vu le film Season of the Witch qui a été traduit en français par un titre totalement ridicule, Le Dernier des Templiers. C'est pour ça que ça ne me disait rien tout à l'heure, ton titre. Ça se peut. Mais j'ai vu les l e s l e s r e t r a i e r Oui, les remorques, c'est ça, les trailers. C'est un film de Dominique Senna qui met en vedette、euh, Nicolas Cage et Ron Palman, entre autres. Et c'est un film que j'ai coté 9 sur 10.、Oui. C'est pas pu e dire, là, parce que j's, généralement, j'étais assez objectif, là. Je l'ai été, mais c'était bon, parce que ce que je te dis, c'était bon. C'est un film qui se passe au Moyen-Âge lors de la frénétique et je dirais, euh, euh, insane. Qu'est-ce que c'est? Folie. folie, euh, folie euh, pas l'inquisition. Pas l'inquisition、euh, de l'Église envers. Bien, c'est ce l'inquisition, dans le fond, c'est ce qui a mis fin aux Templiers. C'est ce qui. b e n Le premier qui a passé au bûcher, c'est Jacques de m o l a y qui était le chef des Templiers. Exactement. Exactement. Avec, comme ses deux lieutenants. Puis c'est là qu'il a, a commencé.、Euh, il avait lâché. Le, le, il avait maudit les rois de France.、Euh, c'était Philippe le Bel, qui était allé à l'époque,、euh, qui l'a mis sur. Puis il y a Clément V comme pape. e puis, c'était、oui. comme d e concerts pour les, les, les, les, les, e s les, les rayés de la carte, Oui, parce que c'était pas bon de,、oui. de, de, cacher,、euh... L'histoire du Saint Graal. Mais、euh, c e s t aussi et, que les Templiers avaient quand même acquis une cer un certain pouvoir underground, une certaine richesse, d'ailleurs. On sait qu'il <rire> y a encore la fameuse légende du trésor des Templiers là, qui n'a jamais été vraiment retrouvée. b n C'est sûr c e qu'il ne faut pas que ça soit retrouvé parce ben, que de、euh, toute façon, la religion catholique n'a aucun intérêt à ce que ça soit retrouvé non, parce qu'ils vont faire le saut.、Euh, tu toutes sais, Les l e ou... saintes s reliques et compagnie, ben, tous ces trucs-là. p a r c e que c'est ça le problème, c'est que si tout ça est retrouvé et qu'on met à jour. La vraie histoire. l、voilà. a religion catholique a bien été foireux contre e t combien, effectivement, <rire> c'est effectivement un fait. Et d'ailleurs, dans ce film, qui met, comme j'ai dit, en vedette Nicolas Cage et Ron Perlman, qui sont très bons dans, dans, dans le u rôle. r En fait, Perlman, c'est un excellent acteur. o i t i e Il convient particulièrement au film m o y e n o n g e u je dois dire. Il y a une gueule qui se prête à ça, pis,、euh, b、bon, r e f ce sont tous les deux des croisés. Et pendant,、euh, cette aussi campagne folle qu'étaient les croisades,、oh、oui, mais, c r o i s a d e s Ça, c'était vraiment, c'était du brainstorming, là, en bois, être, là, concentré, là. Et,、euh, à un certain moment donné, jusqu'est-ce qu'il y a eu une, une bataille, o n voit certaines batailles au fil des ans, en préambule, q u i s e rendent compte qu'on leur demande de faire une évasion, e、euh, et ce sont des femmes et des enfants qui le tuent. Ben, lui, il est pris d'une espèce de, de, de remords de conscience, pis u que finalement, il dit, non, non, je... Chose qui est arrivée très souvent, Ah, ben un... oui! Ben, qui Quoi... arrive encore aujourd'hui, malheureusement.、Aussi. Et,、euh, lui, Nicolas Cage,、euh, dont son, son nom est, je ne sais plus,、euh, bref, peu importe, hein, dans, dans le film,、euh, décide que, non, e、euh, il va continuer à honorer son serment à Dieu, mais plus son serment à l'Église. Donc, il est comme... Il s'en va, simplement, avec son fidèle,、euh, je dirais, frère d'arme, s qui est Portman. <rire> Et Ils s'en vont tous les deux, ils sont considérés comme étant、euh, des, des dés déserteurs. Non, des, des déserteurs, ce qui est encore pire dans leur cas.、Ouais. Parce que, bien, en fait, non, le châtiment est le même, là. mais ils sont retrouvés p u ils s i sont condamnés vraiment à la mort, à moins qu'ils décident, parce que là, la peste noire règne、mm -hmm. à ce moment-là. Et tu sais que tout ce qui était maladie à l'époque était souvent attribué au diable, à, au diable、oui. à des méfaits qui étaient sataniques. Donc, faut trouver une cause parce que le, le peu d'avancement médical qu'il y a à l'époque ne permet pas de trouver une cause et de, une guérison. Donc, en fait, l'hygiène ne permettait pas vraiment non plus.、Euh, donc, faut trouver une cause et la cause est une sorcière, The Black Witch. On dit, si vous acceptez de prendre, de conduire cette sorcière-là, à tel monastère où un rite sacré pourrait, p o u r être prononcé, lui interdisant de pouvoir continuer ses méfaits maléfiques, eh bien, vous aurez, vous serez blanchi de、Je、vos tâches. L'absolution e t ça part. C'est pas reposant. C'est、euh, Ça brasse et le <rire> dénouement n'est vraiment pas ce qu'on croit, h e C'est ce qui... Est... Tu vas passer, tu vas t'en sortir? J'essaie d'arrêter. J'espère q u non.、Euh, c'est, on s'attend à voir quelque chose et c'est vraiment pas ce qui se passe. Pis u ça, c'est vraiment bon. Parce que, ça nous déroute un petit peu, mais tout au long du film, on est vraiment comme q u a t r v i n g t d i o n j'ai hâte de le voir, voir、euh, avec les... Un, des, des prises de vue. Avec les, les séquences de vue, s ça a v a l a i r assez... Ah,、euh... ouais, des prises de vue extraordinaires, des images qui sont très bonnes, des combats qui sont explicites,、euh, p u i s un côté, e、euh, v i l magic à l'intérieur de ça qui non, est, ça est vraiment、va. pas piqué des v e r s Donc, Season of the Witch, moi, je l'ai coté neuf sur dix. Donc, ceci étant dit, nous allons débuter la deuxième séquence de Sinistros e avec une formation que je te laisse présenter. Et formation danoise, euh, pas, pas euh, à Birioche, là. Non, non, non. Formation du Danemark. Pauvre insignifiant. On a p i u n pu ouais, comprendre, là. Non, il y en a qui ne comprennent pas. m a i moi, je toi, comprends. Pourquoi a tu as essayé de comprendre Parce que je te l'avais dit avant l'émission. C'est ça, je ne fais semblant de rien. C'est ça. C'est Panzer Christ.、Euh, Panzer Christ, qui, sont, qui est une formation qui existe depuis 1996 avec un bon nombre d'albums. J'aime beaucoup le nom. Oui, c'est cool. Ça rentre bien. Oui, ça rentre bien. Ça, ça doit f ê t e r avec le pape d'aujourd'hui, le Panzer Papa.、Euh, J'imagine. Finalement, ça marche. Oui, ça、point. peut avoir un certain lien.、Euh, ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle、euh, Regiment Ragnarok. C'est sorti le 18 avril dernier. C'est sur les disques écoutables. Listenable r e c o r d s Tu sais ce que c'est que le Ragnarok? Ben, c'est comme un genre de. C'est la, c'est une fin du monde dans les civilisations nordiques, effectivement. C'était une fin du monde. Bon, ben, là, c'est le régiment de la fin du monde. Ben, c'est tout simplement ça. C'est ce qu'écoutable. Oui. Alors, c'est un excellent album, pour ceux qui aiment le, le, death metal avec des grosses teintes de black dedans, si vous allez être servi, c'est, c'est, c'est brutal. C'est b r u Mais c'est pas, ça rentre pas dans la brutalité, Excessive comme j'aime pas, là. Ben, ça, ça rentre. Alors, on y va avec、euh, Prevail. Go! m u s i Cataclysm, p r o n et présente Avec a r t i samedi t invités e s n Znir, Hands of Death et Beyond d Death y Atrocity Au of et o n k y Night Centre-Ville, en pré-vente Trois-Rivières Billets Club, 15$ s p o n i b le sur Musique ans、poker. Cataclysm Samedi Tatou TicketPro.ca, Frère d'Ancre Poker, Côté et Daniel chez aux le 4 18 juin de 19h, spectacle 1 8 ans et plus.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 9h04 et nous débutons l'émission. Eh oui! Bienvenue à cette, non, nous les bienvenue à cette nouvelle é d i t i o n C'est pas vrai. C'est la dernière heure. b o n、ah! d e e n f o i r é s u r p r i s e Surprise, surprise! Eh,、hey, ça, moi, là, Panzer c h r i s l ça rentre dans ce que j'aime. Ben, tu vois, regarde, moi, j'aime ça. De même. Ouais.、Faut、pas trop de bass drum over t r i g a y les riffs sont un peu plus black. Que... Ouais, c'est du black. Death. C'est ça. Tu a s pas de. Je s Ah, i s que ah, i m ah, ah, bah, ouais, ben ça, ça.、Ouais. Que pas ça, toi. C'est ah, i ah, ah, s ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a s ah, ah, ah, ah, b e ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a s s i ah, e h ah, ah, r h m h ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, o u ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, tu le d i s h ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, a e ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, d h ah, ah, ah, ah, o h ah, a p a r c e que... Il faudrait avoir u n e personnalité pour que les gens se fassent une idée de toi. Parce que je n'ai pas de personnalité. Mais de rien, toi. Tu es juste une enveloppe charnelle.、Ah! Tu es, es bourré de la paille. Christine, tu p n c e Parce que tu a s rien de me dire que je ne suis pas revenu d'en bas, moi. Tu n'es pas revenu de nulle part. là.、Ah. Ça explique bien les choses. Hein? Oui, tu viens de le savoir. Tu viens d'allumer、ah. le pourquoi、ah. du parce que. Tu sais, toi, tu es, es, es, es comme une plante. C'est carré ce de l'avoir, là. mais on ne peut pas entretenir grand-chose de conversion. Grande conversation pour le moins q u e c ça, une plante.、Là. On l'arrose de temps en temps, là, on s'arrange qu'elle ait un peu de lumière, mais c'est comme la plante dans le coin. Là, tu sais, le, le bonhomme Frankenstein, o u il i y avait un docteur qui allait avec. Il、ouais. n'était pas bien plus brillant que son, son, son, son super assistant, finalement. Bien oui, parce qu'on se fait à Igor. Tu parles d'Igor,、ouais. là, là, Igor, c'était pas, pas une lumière. Là, au moins, il, le docteur Frankenstein, au moins, lui a réussi à mettre quelques pièces. Quelques pièces ensemble pour faire quelque chose pour qu'on s'entende que le résultat était tel que tel. C'était、oui. quelque chose. C'est ce qu'il g a e Il dit Hey, g a r e m o s a grosse bosse dans le dos. On vient d'entendre Panzer Christ,、euh, le char d'assaut du Christ.、Euh, non, ils ne sont pas pas traduits ça de même. Ben, Panzer, c'est un modèle de char allemand. C'est un modèle、allemand. de char allemand.、Ouais. Ça doit chuter avec le, le, le, le, le pape du même nom, finalement. Là. Ben, je regarde ça.、Euh, c'est un band qui. C'est du war metal. o、ouais. u、oh, a t Oui, tu sais, garde,、uh, Regiment Ragn Ragnarok, Battalion Beast, uh, uh, six, six Second Kill, e、uh, d、uh, Outpost Fort Europa. Je s a u s a p p r e s comme ça, tu dis non l a l b u m je veux dire, c'est assez war metal. Oui, Ça fait la Deuxième Guerre mondiale. Oui, pas mal. Bon, ben, c'était、euh, les pièces For the Iron Cross, Impact,、uh, Metal Tribes,、uh, Panzer Regiment, Jylan d et Prevail. C'est tiré de l'album Regiment Ragnarok, qui est sorti le 18 avril dernier. C'est sur les disques écoutables. Ouais, formation qui vient du Danemark.、Euh, et, étrangement, il semble avoir une fille qui joue avec eux, mais elle apparaît pas, on dirait, sur la, l o m m e n f a i t elle apparaît pas tout le temps sur toute le line-up. C'était peut-être une membre passée.、Oh, une membre passagère.、Et、voilà. Voyons savoir. Donc,、euh, on vous rappelle que le Trois-Rivières Metal présentera sa onzième édition du Metal Fest, c'est-à-dire le 14 et samedi 15, vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain. Et c'est toujours à la bâtisse industrielle ici à Trois-Rivières,、euh, sur l'avenue Gilles Villeneuve. Et ils annoncent officiellement que la formation Cavalera Conspiracy sera présente au festival ainsi que Napalm Death. Donc,、euh, j'imagine que ça pourrait intéresser certains d'entre vous. Bon, on s'entend que le communiqué dévoile pas, évidemment, tout le line-up des deux soirs, mais quand même, on sait qu'on va avoir Beneath the Massacre, l'esprit du clan, formation qui vient de France, Culture et Insurrection. Bon, euh, Formation que, que nous, nous apprécions énormément. Oui, nous e avons bien, effectivement. Donc, il y a huit autres groupes qui seront à dévoiler au fil des prochaines semaines. Suivez、euh, le w w w t r o i s r e v i è r e m e t a l c o m pour tous les détails. Tout donc, à fait. Ou écoutez et, Réanimation et, tous et, les mardis. C'est、euh, ça, Réanimation, ce sera un plaisir de vous tenir au courant <rire> au fur et à mesure parce que généralement, on fait partie de ceux qui le savent en premier.、Euh, ceci étant dit, Côté spectacle, maintenant, a l l on s voir、euh, ce que BCI Brave Concert a en ont proposé. bien, h、euh, i e r c'était Destruction. J'ai aucune idée. C'est e r e sais pas、euh, de quoi ça va là. J'ai e n aucun f e e de d ça. Euh, on a rendu déjà au mois de juin par la suite avec Macabre, les formations Holocaust et、K、Who Cares. C'est le 3 juin aux Faux-Fonds électriques. 20 et 25 dollars taxés. J'ai pas aimé le dernier album de ma, Macabre. Je l'ai pas entendu. Je trouve ça trop clown, Je n e sais pas, t Ha ha Trop clown. Bah、bon, oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui me. Ça, ça me, ça me pourchoupe. On dirait, on dirait que c'est une grosse farce, là, ben. Ben, c'est peut-être pas un band qui se prend au sérieux, là. J'ai pas entendu le dernier album. Donc,、euh, les billets pour、euh, Macabre sont disponibles via admission. Il y a c a m e l o t Alstrom, Blackguard et Diagonist qui seront le 2 septembre au Club Soda. Grave, Blood, Red, Throne, Pathology et j i g g e n Ça risque d'être assez violent, comme u、ouais, i probablement, oui, j'imagine que.、Euh, ça, c'est au Petit Campus, le 4 septembre et le 21 septembre, c'est Evergrey.、Mm. Ouais, c'est ça, mais dis-moi si. Euh, et puis, tant qu'à Trois-Rivières m é t a l bon, on vient de le dire,、euh, c'est présentement ce qui est annoncé, c'est ce qui se passera au Trois-Rivières m é t a l Fest 2011. Nous allons poursuivre musicalement. À 20h 21h10, avec、euh, ma dernière se ben, section portion musicale. C'est plate. Je sais que c'est plate. <rire> ben non, c'est vrai que c'est plate. Je suis d'accord avec toi. m a i s il y a de la musique pourrie, nous autres. Ouais, ça qui est le fun. C'est la musique pas bonne. Moi, je me force à toutes les semaines. Oui,、oh, oui. Je programme dans n e c t i o n d'émission. Ça, c'est pas、dire. bon. Ça, ça va être cool. Ça,、ouais. c'est pas bon. Ça,、yes, ah, ça c'est bon. Ça, on le prend pas. Non, on le prend pas. Ça, c'est trop bon. J'ai de la même. Moi, dans ma discographie, j'ai pas beaucoup de bons albums. Moi non plus. Fait、oui. que le choix est pas très dur. Le, le chacun de ta marque. Ben、aussi. oui. Tout, tout, tout ce que je vais choisir, anyway, je suis sûr que ça sera pas bon. Fait que ça va passer dans l'émission. t a n vas. On s'envoie des magasins de dire c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Moi, on dit que ça coûte cher. <rire> tu sais, tu te fais un devoir quand tu vas magasiner chez les disquaires, d i s q u a i r e s d'aller dans le panier où ce que tu t'en rabais, là. Où ce que ces disques-là, souvent, sont très poussiéreux parce qu'ils n'ont pas bougé souvent. <rire> tu vois, chez Walmart, être la chose en plein milieu, tu pars avec le rack au complet. Ouais. là, tu te ramasses avec 14 copies. Ouais, c'est ça, c'est ça. Herbert Léonard. Oui, c s Ou comme chez je Jean Coutu pendant que tu payes. Tête, à, à、oh, ça en a l'air être le fun, ça, t'in. Généralement, quand ton album, ça ramasse à la caisse chez Jean Coutu. o u a i mais tu peux le prendre. C'est pas bon, ça. C'est un signe. C'est un signe que ça pourrait passer à l'émission. Non, il n'y a pas de problème avec ça. <rire> on dit bien les choses, là, mais dans le fond,、euh, c'est vrai. Parce que、oui. ce qu'on vient de passer jusqu'à présent, ce n'est pas très réputable. C'est un scrap. Nous autres, on n'écoute、ouais. pas ça, la musique d e m ê m e Non, non, non. Tu écoutes quoi, toi, dans, les, dans la vie de tous les jours? Je ne sais p a u t a n t pas te le dire. <rire> ben, je serais curieux de le savoir, moi. Ben, tu -tu, tu sais, l'as mentionné tantôt. Herbert Léonard? Oui. Ah, Moi aussi, on a ça en commun. Je sais que je, déjà, je... <rire> non, non, c h a n t a i é p r i o n f l e n t c é t t p o u v a n t a b l e ça, c'est terrible. J'ai jamais compris pour voir pouvoir... qu'on a. Qu'il n'y a que ça.、Là. Chers auditeurs, vous voyez ici qu'on dit un paquet de ramassis de stupidité. Ben non, on n'aime pas ça. Ben, Léonard, on l'adore. Ben oui, mais,、ouais, mais c'est encore un mystère pour moi à savoir comment ça. Non, mais il y a bien des. Tu <rire> s t e n disquée sur cette affaire-là. Parce qu'il y a bien des affaires que c'est vraiment mystérieux.、Là. Pourquoi ça existe, ça? Parce qu'il doit y avoir du monde qui n'achète. Je s u Jean Coutu, c'est tout. Ah, mais ça, c'est peut-être le principe du fameux et légendaire magazine Playboy, où tout le monde à qui tu demandes d'acheter, non, non, mais il y a des millions de copies qui se vendent par année. Mais personne n'en achète. b e n moi, je suis abonné sur le web, il f a l i t que je ne l'achète pas. OK, ouais, mais t es rendu. Moi, c'est juste pour les artistes. Non, mais il y a beaucoup. Il y avait fait des sondages à un c e r t a i n m o m e n t d o n n é Playboy, achetez-vous ça. Non, m a n s non, jamais. Je c h a î n Non, mais tu sais, il y a des millions de copies qui se vendent et personne ne l'achète. Hefner est multimilliardaire, mais personne ne l'achète ici. Pas du tout. C'est le même principe pour tous les albums qu'on n'aime pas. Il y a sûrement du monde qui en achète quelque part. Plus qu'on pense. Oh oui. Mais nous autres, on ne tombera pas dans cette. Décadence musicale, du moins pas à ce point. C'est qu'un t i c e réanimation, mais quand même, on a une certaine. Faut virer fou quand même, là? C'est ça. Donc, on va continuer avec. On a、euh... quand même une notoriété à garder, là. Ouais, notoriété, s'il y a. Continuons avec une vague euh, plus euh, Plus doucereuse. Plus dans le vent. Doucereuse.、Euh, doucereuse avec un heureux mélange de trash et de death metal. À l jeunesse d'aujourd'hui. À jeunesse,、euh, oui, mon petit Pierre Lalonde. C'était <rire> pas c h e C'était Pierre Lalonde, ça fait de moi Joël Denis. Oh, c'est pas chier. <rire> c'est pas chier. On va entendre à l'instant, histoire de sortir ces mauvaises idées-là de la tête, la formation.、Euh, un des. カズウィセット。 Head. Backward and broken, him on physical control a l m o s in w a i s e l b o w s bent and p u m p Fingers cracking Give me a kiss and turn I don't let you walk this train These are centered, still with f r o m b o n e Echoes give w a y That is R&D! b i e c h a n i c a l build! Total kill! l o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Pretend t h s entanglement for m i s t o r y e d k e r to square a record! Body c o n t o r t e d s p l e n t a l reports for the internal b l e e d i n g of b u n t o n s eventually p a i n i s e x c e e d i n g Every time in the m o r n i n it's for no other way. I'll get to the n e m e s i s f o r s i b l y paid. Archie the bird. Burn up my crack. Fresh in the s p o r l Carry it. A monster's b o w And a cow! A torturous person in physical c h u r g e the only way some people learn. Stretching the body in every direction, pushing the torch to a natural f a s t i o n Good, good, good, my ports are broken.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 Écoutez, donc pleurer. Mais oui, ils pleurent à cause de la discussion que nous avions、euh, hors ligne. <rire> une discussion tout ce qu'il y a de plus philosophique au niveau de la musique. Ah oui, éventuellement, il va peut-être falloir qu'on se réunisse avec une gang de musiciens, puis ils、euh, débattent de tout ça, c'est très de p a i pendant. Oui, mais Sinistra, ça risque de nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire des gens qui ont moindrement d'idées sensées. Ah. Parce que ça ne reflète pas vraiment ce qu'on est vraiment. Pas qu'on va le laisser faire. Oui, c'est ça. On i n e l e o n o n va le dire hors ondes à ce s t ça. Les choses intéressantes, on va le dire à micro fermé. OK, c'est bon. On vient d'entendre la formation Legion of the Dam que l'on déteste profondément à l'usage. Bobo, du band pourri. Pour... Ça, c'est le une... style de bande, p u i on t fait le tour des magasins pour racheter des affaires pas bonnes. Effectivement.、Qu、on fait le、si、tour. Tôt... On paye même 40-55 de hey, pas bonnes. C'est d e s a s e fait. Non, non, écoute. C'est vrai.、Là. Ça va à peine que tu le dises. On, on, on se bat pour essayer de trouver ces albums-là, puis des fois,、euh, c'est pas évident parce que c'est de l'import.、Euh, on les trouve.、Euh, ben, pas, pas, pas, pas avec Pierre, là, parce que Pierre souvent <coughs> fait des très bons prix. <coughs> Mais je veux dire, il y a des affaires des fois des incontournables que. Pas e u t p avoir ailleurs que par、euh, des gros magasins ou des gros des magasins des... ou des... mettons le, le, le site du ban officiellement ou des choses comme ça. Là, tu tapes le shipping, le, les frais d'échange、euh, parce que là, ça devient e u repayé. Puis là, il t'arrive d a i l l e r r s même, il n s t même pas du JPAC, il n s t même pas assez de t e m p Il est très.、Okay, ouais. euh... ah, allez, go. Legend of the Dam est la pièce Slot of Sodom. Une chance, les t u n e s sont bonnes,、hein? Ouais. b e ils, ils sont pas tout... bons, je veux dire. C'est pas, pas, pas bon. <rire> mais écoute, tous les albums de Legend of the Dam <rire> sont, sont pas bons. s o n t tous égaux, pas bons. <rire>、euh, la pièce Slot of Sodom est tirée de l'album Fill the Blade. e je voulais la filer, celle-là, parce que j ai mis trois,、euh. e <rire> <rire> Trois, e、euh. Ouais. Feel the Blade. <rire> feel, feel, feel the Blade, qui était,、euh, le dernier album de Occult,、euh, qui a été réédité,、euh, sous le nom de l e g e n of the l i a h Effectivement. Qui est paru en 2008, sous ce nom, sur Massacre Record. Juste auparavant, nous avions Malevolent Creation et la pièce Strength in Numbers. Strength in Numbers, pardon, qu'on retrouve sur Doomsday X, qui est paru en 2007 sur Nuclear Blast. Vader, l'excellente pièce Shadowsphere. que l'on retrouve sur Impressions in Blood, qui est paré en 2006 sur r e g a n Record, Decide, qui était une demande spéciale pour John Supper, et Ben Lewis, oui, pis qui prend la peine de nous appeler pendant sa demande spéciale, en plus. <rire> oui, mais il était tellement content d'avoir <rire> entendu que n e p a m Death était au Metal Fest que, bon, il me fait contenir sa joie à ce pauvre John. Donc,、euh, la pièce de John Supper était How can you call yourself a god, qui est tirée du dernier album. Dans、euh, les s i d e To Hell with God, qui est paru en 2011 sur Century Media, et nous avons ouvert avec Calibre Corpse, et la pièce Bend Backwards and Broken, que l'on retrouve sur The Wretched Spawn, qui lui est paru en 2004 sur m e l b l a d e m a l b l a d e m a l b l a d e m a l b l a d e m a l b l a d e Il n'y a pas de T, c'est m a l b l a d e m a l b <rire> l a d e Sur ce, C'est à toi de conclure cette émission avec ta dernière présentation de、Et、la semaine. Une découverte.、Euh, une poule sur un mur. Oui, une autre pourriture totalement qui picore du pain dur. Un picotier, puis la. <rire> oui, bon, ça、euh, C'est、euh, s a r k y s a r k y c'était、euh, l'ex-drummer de、euh, Old Man Child. C'est son projet solo. C'est son deuxième album. Je ne savais pas qu'il faisait ça.、Mais、Il、non. fait tous les instruments. À la fois. À la fois, en même temps. C'est vrai. C'est un homme-orchestre.、Euh, <rire> non,、euh, il fait tout, tout, tout des instruments sauf le vocal. Il est allé chercher à peu près、euh, n'importe qui. un chanteur pourri dans un band pourri. Un、là. obscur personnage. Un obscur personnage que personne ne connaît qui s'appelle、euh, Nocturno Culto. Il joue dans un petit groupe de garage qui s'appelle Dark Throne. Un、euh, <rire> petit groupe de garage. petit groupe de garage, hey, pas hey, connu, de c o n u De remise,、ouais, t e dis. Ouais, bien, de cabanon, tu dis. o u i c'est ça. Euh, ben, tout ça, ça donne un album qui s'appelle Old a r i a n C'est sorti le 15 avril 2011. Et、euh, c'est un excellent album de. Je ne pourrais pas te dire le style. Parce que tu as du. C'est quelque de... chose. Tu as du black, tu as du trash, tu as du heavy metal là-dedans avec des, des passes de synthétiseur.、Euh, tu as du、vrai? black, tu as du trash, tu as du trash, puis du black là-dedans. C'est ça.、Ouais. Tu as du trash, du heavy. Puis du RV et du trash. Puis du trash. <rire> Avec un chanteur、euh, populaire. Quelconque.、Euh, c'est ça. Un, un gars qu'ils ont découvert à Jeunesse d'aujourd'hui. Oui, mais c e s t ça. c'est ça. Je pense qu'il chantait dans les Beatles ou quelque chose.、Genre. Jeunesse d'aujourd'hui, les Beatles, oui, effectivement. On sait qu'ils se côtoyaient régulièrement. Ben、genre. oui, Georges a r i e s s n t e s un très grand fan de Joël Deli. Ha ha! <rire> non, ben, Je suis content de savoir ça. C'est là que ça a donné le yéyé -yé et serre-moi fort. C est, c est le yaya. Le yaya, c'est ce q u i s Qui était une pièce yéyé. Oui, c'est ça. Le yéyé était une pièce de yaya, p u i l je vois au yo-yo toute la <rire> gang. C'est cela. Alors, on va entendre.、Euh, excusez ma voix, elle est en t r a i n d e disparaître à force de dire des conneries.、Là. On va entendre la pièce Condemned、euh, et Pilgrim on, of the Occult, p e s s i m i s t Passage to Old Orion, et si on a le temps. Play the ウォー o あら、voici s avec album、Old オーダーリアン。 An industrial fog Lifting stones in anger r o t t e n smell of iron skin Grey sky morning Last gleams of light Local dogs are watching Last silent fight. Condemned by the c a r n i v a l Condemned by parochial. Only your call. Eh bien, c'était、euh, s a r k y J'espère que vous avez apprécié cet excellent album、euh, qui vient de sortir. Il s'appelle Old a r i a n C'est avec、euh, l'ancien batteur de Old Man Child qui fait tous les instruments et Nocturno Culto de Dark Throne au vocal. On a entendu、euh, Passage to Old a r i a n p e s s i m i s t Pilgrim of the Occult et Condemned. C'est un album à se procurer, évidemment. Oui, c'est du easy listening. C'est vraiment ça, bon, ça passe.、Euh, c'est bien correct、ouais. comme ça, effectivement. Ben, écoutez, c'est ici que se termine cette édition de réanimation. Il est 21h59.、23. 5, 26, 27, je v a i s dire jusqu'à 10 ans. Ben oui. <rire> Passe grand... la pub, on dit bye bye, pis y a plus de tout.、Ouais, ben, c'est ça. C'était ici que ce, ça se terminait. On se retrouve la semaine prochaine, entre autres, pour la présentation du nouvel album de Hate Eternal. Et d'ici là, eh bien, oui, ça, tu vas être content. <rire> ben, tu pourras aller jouer dehors pendant c a t e m p i t e Donc,、euh, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant. Allez, allez tous vous, vous faire